God And you don't give up and trust En Roussel, j'entends des voix sur RTL 2, le son paprac. J'entends battre mon cœur, j'entends des voix, j'entends trouver le bonheur le soir, j'entends des pas, j'entends grandir la rumeur, j'entends rire aux éclats et parfois, j'entends pas j'entends pas, j'entends pas j'entends sonner J'entends la pluie sous les toits, j'entends hurler les douleurs, j'entends le vivre avec toi, chantons le C'est la rumeur j'en peux sourire aux éclats et parfois j'entends pas j'entends pas j'entends pas Sjovt om